vais partir, me retrouver, ne plus être seule. Un ah, seul mot pour guérir, cette fin n'est pas un deuil. Tu voulais m'attacher, couper mes ailes à coups d'orgueil. Je te laisserai pas faire, je ne suis pas de ce qu'on cueille. J'ai laissé un message et le cœur qui s'envole. Dans ma tête, y'a plus rien, plus rien qui fonctionne. Je que ta voix, ta voix en j'entends tot ta de hand, de qui die